Beniat In Chauspe eta Francia al Kasho batetik, eta Vincent Bru eta Isabel Pargad Beshtetik. horietan Asparneko eta Kamboko Wayartinoko bi Kurak. Leeni Zulian, Vincent Bru eta Isabel Pargadek, dute boss geyena bildu, e uneko Heme etika coach Saspi. Beniat in Chauspe eta Francia echeveri Kashok, Kashik e Uneko Amalawa. Haweke in inortada Telsen Dida Asparneko. Nous voyons donc ce deuxième tour avec confiance et j'espère que ceux qui se sont abstenus au premier tour, eh bien, nous allons essayer de les convaincre de venir voter. Et puis il y aura peut-être aussi des reports de voix, nous, nous verrons bien. En tout cas, nous sommes confiants pour le second tour. Et nous continuerons dans ce droit fil euh, voilà, pour essayer de convaincre encore davantage les électeurs de voter pour nous au second tour. Bossa UMP est à Force 64, Alderdie, qui soutient Conchignarik Eman, Bate Dobechtearenzata, Atik, Aipatu Souten, Bos Gutiena, Ukanensuena, et Retiratu Kosela, Bechteari, Lekoua Usteko. Rolakorik, Gertatu Kodea, Vincent Bru. Normalement, non, c'est ce qu'avait souhaité Jean-Jacques Lasser dans le cadre de Force 64. Nous verrons bien. Dat is beste Autagayen gaien norat joanendiren Aversale abersaleen euneko hamara, eskerrekoen euh, Sheya, eskuin mutu rearen bost Saspia, zaspia, abantailbat ikustenda Vincent Bru eta Isabel Pargadi.